Donc, comme j'ai expliqué, Annie, on va commencer l'introduction et la conférence d'ouverture, qui a eu lieu dans l'introduction du séminaire de l'imam Abdullah al-Qarawi, qui a lieu chaque année dans le sud de l'Arabie saoudite, dans la région de Jazan, dans la ville de Samita et c'est le 19 e séminaire qui a lieu cette année et c'est la première fois que yani, des gens ont euh, eu l'opportunité de, de pouvoir justement euh, avoir des traductions de cette euh, conférence, de ce séminaire euh, yani, et c'est un séminaire parmi les plus bénéfiques puisque parmi les euh, yani, professeurs et les qui enseignent dans ce séminaire, il y a Des grands mâcher, comme notre cher, le cher Zaid al-Madkhali, hafizdahullah. Ianni, celui qui a instigué et euh, débuté ce séminaire, c'était le cher du cher Zaid, un des mâcher parmi les chouyourds de cher Zaid al-Madkhali, le cher Ahmed al-Najmi. donc, euh, yani, c'est lui qui a commencé hein, ce séminaire, et euh, yani, par la suite, il yani, y a eu. Il y a une continuation dans cette voie. Donc, euh, allez, je sais, euh, allez, Donc, euh, on va commencer l'introduction de, euh, de ce séminaire. Le premier qui a, eu, euh, qui a pris la parole dans la conférence d'introduction ou d'ouverture du séminaire de l'imam Abdullah al-Qarawi, c'est le docteur Asheikh. Azam Ashwaier qui est un des élèves de Sheikh Zaid Al Madkhali le deuxième qui a pris la parole c'est Sheikh Zaid Al Madkhali uh, lui-même qu'Allah al le et uh, yani, le troisième dont on va euh يعني yani, traduire les paroles c'est le al Sheikh Ahmed Aloush docteur Sheikh Ahmed Aloush Al -Alou Madkhali donc so, ça c'est le troisième Euh, parmi ceux qui, ont, qui sont intervenus, qui ont intervenu dans euh, l'ouverture de cette conférence. Donc, euh, comme je disais, Annie, le premier qui prend la parole, c'est le Cheikh Azam al le Cheikh, l'élève de Cheikh Zer al On va commencer donc avec sa parole. Et euh, Inch'Allah, je vous traduis donc quest ce qu'il dit au fur et à mesure. Donc, le chef, euh, Azam il commence par l'introduction du prophète al-haja. Il envoie l'éloge les, les et la louange à Allah subhanahu wa taala, Et ensuite, sur le prophète wa sallam, Et sur ses compagnons et ceux qui le suivent de la meilleure manière. Il, il salue L'audience et les machères qui sont présents sont chers, chers aides. et il lui demande la permission de commencer et de débuter. Et il remercie les participants et ceux qui sont présents, et tout l'Abren -il et les l'Arulama de la région de Sametra, et il demande à Allah de leur donner le succès et la droiture. Et il demande à Allah de les augmenter en bien et de les récompenser pour leurs efforts. Et l'effort de tous ceux qui ont participé dans ce séminaire. Et là également, le remerciement est dirigé vers le chef Sa'ad al-Massi, le directeur du ministère. Et qui est, qui est venu et qui a assisté malgré ses occupations et son travail. Donc, on le remercie de sa présence. Et la, la reconnaissance également envers ceux qui sont présents parmi les assistants, parmi les chers Oh, mes frères, il y en a quelqu'un comme moi... Ce n'est pas quelque chose, Yannick, qui est bien de quelqu pour quelqu'un comme moi de commencer à parler en présence de ces grands et nobles ulamas. Mais je parle en fait pour écouter de leur part ce qu'ils vont nous donner comme conseils et orientations par rapport à cette introduction-là et nous en avons un grand besoin. Donc, cette, ce séminaire, mes frères, qui est établi à cet endroit et dans cette région le but de ce séminaire c'est d'enseigner la science bénéfique la science qui est, qui est euh, vert, de la vertu -la. la science qu'Allah a ordonnée et que le messager wa sallam, a ordonné la science par laquelle on retire l'ignorance qu'on a sur nous-mêmes et la science qui nous élève hein, dans cette dunya et dans l'au-delà on n'a pas d'autre choix que d'apprendre cette science il faut l'apprendre et faire des efforts pour l'obtenir et yani, qu'on soit motivé pour arriver à l'obtenir et à l'apprendre la, la connaissance des versets la connaissance des hadiths et les versets et les hadiths au sujet de l'obligation de l'apprentissage de cette science sont nombreux parmi ces versets et ces hadiths il y a premièrement la parole d'Allah qui est dirigée à son prophète alayhi wa sallam c'est à dire dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ô mon seigneur Augmente-moi en science. Ibn Rajab, il explique Allah n'a pas ordonné à son prophète de s'approvisionner de quoi que ce soit comme il l'a ordonné de s'approvisionner de science. Il ne lui a pas dit euh, y approvisionne-toi de l'argent ou bien des biens ou bien fait beaucoup d'enfants, des choses comme ça, mais Allah lui a ordonné d'augmenter et de s'approvisionner de science. Et c'est le conseil du Prophète, c'est ce que le Prophète a ordonné, et c'est à ça également que le Prophète a incité hein, de s'approvisionner de science et d'avoir le plus possible de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui pour qui Allah sallallahu wa lui veut du bien il lui donne la compréhension de la religion. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et euh, yani, proche, près de lui euh, son neveu ou son cousin plutôt Abdullah Ibn Abbas yani, s'est levé pour prier avec lui. Et c'est quelqu'un qui est e euh, dans la même parenté c'est-à-dire il a de la parenté avec le prophète sallam Abdullah ibn Abbas C'est le cousin hein et yani le prophète sallam a fait une invocation pour son cousin yani Abdullah ibn Abbas Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala disant Oh Allah donne-lui la compréhension de la religion et apprends lui la sagesse et l'interprétation du Coran Voilà ce pourquoi le prophète Samson a fait l'invocation pour son cousin. Le bien, tout le bien réside dans le fait d'apprendre le halal et le haram et que tu l'appliques et que tu fais des efforts pour appeler les gens à cela, parce que cela est de la meilleure parmi les œuvres est la le meilleur des rappels et le meilleur des biens par lesquels l'homme se rapproche d'Allah. L'appel à Allah subhanahu wa doit, doit absolument être fait avec de la science. Elle ne peut pas se faire avec de l'ignorance. Tu ne peux pas appeler à Allah subhanahu wa avec de l'ignorance. Ça ne peut pas être fait avec des émotions ou bien avec euh, de l'excitation de Hamas, hein, de, de, comme on dit, de se baser uniquement sur les, les sentiments et les émotions. La science, euh, la dawa ne peut être faite qu'avec science et avec compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au oh, prophète, dit Voici ma voix, j'appelle à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc la dawa il faut qu'elle soit basée sur une preuve, sur une compréhension avec la science, sur la méthodologie du prophète. Et la méthodologie de notre prophète Sallallahu sallam Et ce que les Sahaba ont suivi De même que les tabi'in Et ceux qui les ont suivis De la meilleure manière Le prophète Sallallahu sallam Dit Suivez ma sunnah et ma, La sunnah de mes successeurs bien guidés après moi Mordez dedans avec vos molaires Et c'est pour cela mes frères hein, Nous nous réunissons Dans cet endroit béni Pour apprendre la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, première chose, on doit se demander pourquoi on apprend la science. Pourquoi on apprend cette science. Premièrement, on apprend cette science pour se rapprocher par celle-ci à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la plus importante des choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui emprunte un chemin... Celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par celui-ci un chemin vers le paradis. Donc, on apprend la science pour nous rapprocher d'Allah. On n'apprend pas la science dans le but d'obtenir de, de la dunya, ou d'obtenir des, des postes ou des statuts dans la dunya, ou pour rechercher l'argent ou la popularité ou autre chose de ce genre et c'est pour ça que Cheikh l'Islam euh, il, euh, il y en a dans un de ses livres mis comme chapitre ou comme titre celui qui cherche la science dans le but d'obtenir la dunya il cherche par cela la récompense de la dunya cela représente une forme de shirk avec Allah Subhanahu wa donc que quelqu'un fasse attention pour ne pas donc tomber dans qu ce qui y est en contradiction avec yani, ce que Allah subhanahu wa ordonne. Le fait de vouloir par nos œuvres autre que le visage d'Allah, c'est une forme de shirk. Yani, cette action doit être uniquement pour Allah Azza wa et dans le but de se rapprocher à Allah la deuxième raison pour laquelle on doit rechercher la science pour retirer la science qui est sur nous-mêmes euh, pour retirer l'ignorance qui est en nous-mêmes pour qu'on puisse adorer Allah avec compréhension et avec science pour savoir comment on prie, comment on jeûne qu'est-ce qui est euh, l'obligation, qu'est-ce qui est le devoir Qu'est-ce qui, qui est notre devoir, qu'est-ce qui est yani, yani, quel droit Allah SWT a sur nous pour qu'on puisse le yani, pour qu'on puisse l'appliquer et le respecter, quelle est l'obligation yani, pour nous? Le droit d'Allah, le droit du Prophète, le droit euh, yani, des parents, le droit du dirigeant, le droit du voisin, on doit savoir, on doit connaître ces droits telles que Allah les a révélées, et non pas comment les gens euh, l'ont pris dans leurs traditions et dans leurs habitudes. Non, pas de cette façon-là. Uniquement comme Allah l'a légiféré et comme le prophète l'a enseigné. Et également, on apprend la science pour nous préserver des, des tentations et des ambiguïtés. Car C'est la chose qui égare l'homme parmi les choses les plus dangereuses. L'adorateur, il s'égare. La personne qui se, qui se consacre à l'adoration, il s'égare parce qu'il n'a pas appris la science de la religion. Il ne sait pas ce que Allah lui a ordonné et rendu obligatoire. Et donc, yani euh, Il, euh, il, est, il est touché par la suite par des ambiguïtés et ces choses-là sont par la suite des causes pour sa chute mais celui qui a peint la science et qui a suivi le chemin de la science et qui s'est assis avec les hommes de science yani dans, dans ce cas-là par la suite si euh, yani les choubouhats c'est-à-dire les ambiguïtés dans la religion il y a tombe sur lui ou viennent sur lui et, comme l'a dit l'imam même si les choubouhats lui sont présentées et même si elles sont grandes comme les, monta les montagnes hein, ou larges comme les océans et, et, il est capable de, de répondre à ces ambiguïtés là et de les réfuter et de rester sain et, et et, et, sans être affecté par ces ambiguïtés-là à cause de la science qu'il a obtenue et qu'il a étudiée. Donc, quelqu'un doit faire des efforts pour obtenir la science bénéfique, pour être capable de repousser et de se protéger contre les désirs, les tentations et les ambiguïtés. Le euh, Cheikh euh, Ibn Sa'adi, il explique, « Rahimahullah », Yannis sage, Carla te guide. La plus grande des faveurs, Yannis, c'est une science, Yannis par laquelle tu peux repousser de toi-même le doute et les ambiguïtés. Oui, et ensuite, mes frères, pourquoi on recherche la science Pourquoi on s'assoit dans ces assemblées Et pourquoi on fait des efforts pour rester dans ces assemblées C'est pour le mérite, pour obtenir le mérite de cette science. Comme le professeur l'a dit, celui pour qui Allah subhanahu lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et également, mes frères, il est important donc de savoir que celui qui fait des efforts pour obtenir la science et qui s'assoit avec les hommes de science Cela est une cause pour lui, une protection pour lui contre les différentes tribulations et les différentes fétaines. Il y a comme Hoseïfa, il a expliqué, il a dit les gens demandaient au prophète wa sallam au sujet du bien. Et moi je demandais à propos du mal, par crainte de tomber dans le mal. Donc, pour, Il demandait à propos du mal pour ne pas tomber dans le mal. Et ça, ça a été une cause pour lui justement, de, la cause de son salut, et le, la cause pour laquelle il est resté en sécurité dans sa religion. Parce qu'il demandait au prophète Sansal et le prophète Sansal lui enseignait. Et c'est ainsi, celui qui cherche la science, il se, pré, il se préserve de ces différentes tribulations qui viennent comme les, comme les vagues de l'océan et qui euh, y euh, y rentrent sur les gens, donc toutes les différentes tribulations et les problèmes qui arrivent aux gens y une, et dont les gens parlent, y a une, ou bien les problèmes dans lesquels les gens tombent, y a une, les erreurs dans lesquelles ils tombent, y a une, Allah subhanahu wa ta'ala, il en préserve les hommes de science, il les raffermit Dans ses fytany. Jako -on, on a dit également, euh, les ulama, ils connaissent la fytna quand elle arrive, tandis que les gens du commun, ils ne connaissent pas la fytna sauf lorsqu'elle est partie. Et donc, il est obligatoire pour nous, hein, après avoir compris cela, de savoir pourquoi on cherche la science. Et pourquoi on s'assoit Et quelles sont les, les caractéristiques et les, euh, les qualités qu'on doit développer dans ces assemblées de sciences et dans ce séminaire béni Et comment on doit agir avec nos machaïfs et avec nos main et avec le talabat al-ilm Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous La première chose qu'on doit mentionner à ce sujet-là, Parmi les obligations, c'est d'avoir la sincérité et avoir l'ikhlas, la pureté dans notre intention pour que ce soit uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif, et en étant hanif, c'est-à-dire en se détournant du shirk et en se tournant uniquement vers Allah, Hein? Donc ça, c'est euh, un verset. Et il mentionne un autre verset dans le Coran dans lequel Allah a dit, alors quiconque souhaite en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes œuvres, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe euh, personne dans son adoration de son Seigneur. Et le prophète alayhi wa Sallam dit, dans le hadith, à, pro à propos des trois personnes... Hein, qui vont être jetées... dans l'enfer... en premier... Il y a une, euh, il y a une, la première des trois... une personne qui a appris le Coran... et qui l'a enseigné... et on va lui demander... qu'as-tu fait et il va dire... j'ai lu le Coran... et je l'ai appris... et je l'ai enseigné... et on va lui dire... tu as menti... tu l'as fait uniquement pour qu'on dise tu as lu, hein, tu as récité et cela a été dit hein, et on va l'ordonner et il sera jeté dans l'enfer parce qu'il n'agissait pas uniquement pour Allah et donc il faut se forcer hein, il faut se forcer et faire des efforts avec nous-mêmes comme le disait Saïd ibn al Musayyib, tout le temps tous les jours, matin, soir, que nos actions soient uniquement pour Allah, Azza wa Et que ce soit pour obéir à Allah et pour avoir la récompense d'Allah, Azza wa Jal, lorsqu'on fait des actions. Comme on l'a dit il n'y a pas longtemps. Donc on doit chercher la récompense d'Allah, Azza La troisième La troisième chose pour laquelle donc, on doit chercher la science, et c'est une condition également dans la, dans la quête de la science, c'est suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa C'est-à-dire de suivre la, la méthodologie des salaf dans nos paroles, dans nos actions, et dans nos, et dans nos croyances, dans nos paroles et dans nos actions, intérieurement et extérieurement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté selon Ka'b ibn Malik Celui qui cherche la science pour débattre avec les faibles d'esprit et pour compétitionner avec les ulama ou pour faire en sorte que les gens tournent leur visage vers lui, alors qu'il qu prépare, sa, sa, sa, son, son qu prépare son fauteuil dans l'enfer, alors qu'il prépare son fauteuil dans l'enfer. Et Ibrahim al-Nafa'i, il dit, « Lorsque quelqu'un venait pour qu'on puisse prendre de lui la science, il disait, euh, il regardait, il disait, regardez sa prière, et regardez sa, son exemple, comment il suit la sunnah, et, sa, et comment il a euh, et suivi la guidance du prophète, sallallahu alayhi wasallam. » Est-ce qu'il suit l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wasallam? Et si c'était le cas, il le prenait, donc, il le prenait de lui, il prenait sa science de lui. Et également, le Prophète sallallahu alayhi sallam, il a incité, hein, à se construire sa guidance. Le Prophète sallallahu alayhi sallam disait, la meilleure guidance est la guidance du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Une autre chose importante, mes frères, c'est la patience. Il faut faire preuve d'endurance dans la quête de la science. Et de vouloir le faire dans le but d'obtenir la récompense d'Allah et euh, ni de faire preuve d'endurance en cherchant la récompense d'Allah dans cette endurance. Et c'est pour ça que Ibn Atah, il disait Celui qui n'avait pas un début brûlant, c'est-à-dire difficile, il n'aura pas une fin brillante, c'est-à-dire il n'aura pas à avoir une bonne fin. Hein, il ne sera pas euh, brillant par la suite. Pourquoi Parce qu'il n'a pas eu de difficultés dans sa quête de la science. Il n'a pas il subi les difficultés qui sont reliées à ça. Il a été dit dans le Coran, dans le livre d'Allah, dans plus que 80 endroits dans le Coran, la mention de la patience. Hein, et l'ordre de faire preuve de patience dans plus de 80 endroits dans le Coran ensuite le shaykh il dit les, les salaf, lorsqu'ils se rencontraient et lorsqu'ils se séparaient la première chose la chose qu'ils faisaient lorsqu'ils se rencontraient lorsqu'ils se séparaient ils ne se séparaient pas avant d'avoir Recytować Surat al Asr. Wal znaczy, że przez czas, certy, człowiek jest w trakcie, z wa tych, którzy wierzyli i którzy wykonali dobre i se sont enjoints mutuellement dołączyli, Irani, do prawdy, i którzy do siebie dołączyli, do siebie Ils s'encourageaient les uns les autres hein, à faire preuve de patience et d'endurance. Oui mon frère, oh oui, oui étudiant en sciences, il faut absolument que tu sois endurant, que tu endures dans la quête de la science, que tu endures dans le fait de t'asseoir devant les machères, Yanni, et que tu fasses preuve d'endurance dans tes par rapport à tes besoins et dans tes, tes recherches, il y a des choses qui peuvent te distraire et te détourner dans ta quête de la science, donc il faut être endurant et que tu fasses attention de faire preuve de désordre dans ta quête de la science. Il ne faut pas que tu sois désordonné dans ta quête de la science, il dit parce qu'il y a certains étudiants Ils n'ont pas d'endurance Ils n'ont pas de patience Et donc ils tombent dans le désordre Dans la quête de la science Et ils commencent à se diviser hein, Entre les ulama Et entre les ilm, Ils ne sont pas stables Ils n'ont aucune stabilité Et ils n'ont pas d'ordre et de discipline hein. Donc ils, ils, ils finissent par En fait Ne pas euh, avoir de science À la fin ils n'ont aucune science Ils n'ont pas, pas, profité d'une manière bénéfique. Yanni, à la fin de leur quête de la science, ils n'ont pas euh, retenu rien de bénéfique. Et, et ils n'ont pas de méthodologie dans la quête de la science. Ils se divisent ils se dispersent. Et, euh, Yanni, ils courent comme ça d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce que Yanni, il n'a pas été discipliné, il n'a pas été ordonné dans sa quête de la science et parce qu'il n'a pas eu de patience et d'endurance dans la quête de la science. Ensuite, le shiikh, dit, il dit, euh, « Oui, mes frères, également, il faut euh, également que le talib ilm, la personne qui fait la quête de la science, euh, elle reste tout le temps consciente de, du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Que Allah subhanahu wa ta'ala, est toujours en train de la regarder et de la surveiller dans les endroits lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est euh, ouvert yani, de, yani, que ce soit divulgué ou caché yani, devant les gens ou en privé il doit toujours craindre Allah et faire des efforts dans cette voie-là de savoir que yani, Allah le regarde Muraqabatullah Muraqabatullah ça veut dire que tu fais ton action en restant conscient que Allah Subhanahu wa Taala est en train de te regarder et de te surveiller pendant que tu fais l'action que tu fais et ça, ça fait partie de l'ihsan ça fait partie de l'excellence dans l'adoration que tu adores Allah comme si Allah te regardait et si tu n'arrives pas à l'adorer comme s'il te regardait alors tu l'adores en sachant que lui, il te regarde Hein? Donc tu adores Allah en, en restant conscient de Son regard sur toi, et tu sais également que chaque parole que tu prononces, eh bien, il y a un ange qui prend en note ce que tu dis et qui l'écrit, un scribe qui est attentif à tout ce que tu euh, à tout ce que tu dis et à tout ce qui sort de ta bouche. Donc lorsque tu es euh, conscient Que Allah te regarde Et que Allah te surveille hein, Et qu'il y a des anges Qui écrivent tout ce que tu dis hein, Que ce soit le jour Ou la nuit Donc, donc il faut faire attention à ça, et, ça et si la personne Elle respecte ça Elle va atteindre le, les plus hauts degrés de la religion Et c'est le degré de al Ihsan. C'est-à-dire de l'excellence et de la perfection dans l'adoration yani dans la religion. Donc, il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala le regarde et le surveille, Ô oh, mes frères. Donc, ô oh, mes frères, faites preuve de conscience par rapport au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Également, un autre sujet, c'est le point numéro 5, Hein, parmi qu'est-ce qui est obligatoire euh, pour les sulav qu'il doit faire attention et qu'il doit il y en, euh, y en donner à ça de l'importance, et c'est qu'il applique ce qu'il a appris, il doit appliquer ce qu'il a appris dans la religion. Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit je, je suis resté 10 ans, je suis resté plus que 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Ibn Omar, hein, radiallahu anhu, il dit Je suis resté plus que 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Et il dit, il dit J'apprenais 10 ayahs, 10 ayahs, c'est-à-dire 10, ayah, 10 versets, 10 versets, 10 versets à la fois. Et il dit nous apprenions et nous appliquions et donc nous avons appris et nous, appli nous avons appliqué ce que nous avons appris. Ça, c'est ce qui est obligatoire, et comme on dit également, comme on a dit également, que l'action l'action elle a, elle, elle a, euh, ou plutôt la science appelle l'action. Si l'action répond, année, si l'action répond, euh, année, donc elle reste, mais si l'action ne répond pas, eh bien, la science s'en va. C'est comme si euh, la science, elle, elle crie elle crie à la personne ou elle appelle la personne. Si l'action répond à cet appel, eh bien, la science reste. Mais si l'action ne répond pas à l'appel de la science, eh bien, la science s'en va. Ça, c'est ce que le Chirc a donné comme parole. Donc, ça, c'est obligatoire. Il dit tout ce que tu vas apprendre dans ce séminaire. Hein? Ou bien, qu'est-ce que tu vas apprendre Il y a dans les assemblées, ou dans les audios, dans les enregistrements des paroles des hommes de science. Chaque fois que tu apprends quelque chose tu dois te précipiter et faire des efforts pour yani, faire en sorte que ce, ce soit appliqué. Hein? Et il dit les, les points qui témoignent de ça parmi les paroles des hommes de science sont très nombreux à ce sujet-là. Comme ça a été rapporté par exemple de De l'imam Ahmad, par exemple, il dit Chaque fois qu'il apprenait quelque chose ou qu'on lui mentionnait un ordre parmi les ordres du prophète, il donnait beaucoup de respect à cet ordre. Il donnait beaucoup de respect à cet ordre et il le faisait et il l'appliquait. Et il n'avait pas de passion en lui-même, pour euh, yani, rejeter les paroles ou les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> il, le, il le faisait. Également, parmi les choses, mes frères, parmi les choses qui sont obligatoires aussi, il faut faire preuve de sérieux dans la quête de la science, et il faut faire preuve yani, de, de motivation. Allah subhanahu wa ta'ala للنبي يحيى أو Yahya, اك oh Yahya accroche-toi au livre Yahya, force بقوة ايه الخطبة البارداتي al ده al و al يقول Al يقول يقول junaid Et il dit, celui qui recherche quelque chose, donc Al-Junaid disait, celui qui recherche quelque chose, avec sérieux, Avec, et avec sincérité... cest avec, avec sérieux... et avec, sécu, avec euh, sincérité... il y a un essai... Un, y a un essai impossible qu'il ne l'obtienne qu pas... c'est impossible... qu'il ne l'obtienne pas... donc s'il ne va pas obtenir tout... s'il ne va pas l'obtenir en entier il va en avoir quand même une partie. Donc, c'est ainsi que la personne, l'étudiant en science, lorsqu'il cherche la science avec sérieux et avec effort, et avec euh, un grand intérêt, et un effort, eh bien, ça, c'est un, une des causes, pour yani, euh, qu'il ait le succès dans sa quête de la science. Également, donc, le, le talib il ne doit pas comme être paresseux. Il, il prendre une chose et laisser chose, et, et prendre une chose et laisser l'autre chose, et être négligent. Donc, il dit ça, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va perdre la science. Également, euh, mes frères, le Taliban, il est obligatoire pour lui aussi. D'être humble et d'être satisfait de ce que Allah lui a donné comme subsistance et comme, comme argent, comme richesse, et qu'il soit, qu soit satisfait de ce qu'il a parmi les, les choses de la dunya et des choses de ce genre. Et il doit s'éloigner de la jalousie et de la médisance. Donc, il doit euh, il doit également s'abstenir de ce qui est entre les mains des autres personnes, c'est-à-dire, il ne doit pas désirer ou souhaiter ce que les autres possèdent. Il ne doit pas euh, yanni tirer son coup ou euh, yanni tourner ses yeux vers ce qu'ils ont. Le Taliban, s'il veut avoir cette grande récompense et obtenir cette science, eh bien, il doit s'abstenir de ce genre de choses là une autre chose importante ô mes frères que beaucoup d'étudiants en sciences négligent c'est à dire il faut donner de l'importance à la mémorisation et de préserver le temps et à ne pas gaspiller, de perdre son temps dans les, euh, les, les, les ragots Ou les choses que les gens racontent. Ou bien avec les appareils, les nouveaux appareils que les gens possèdent à l'heure actuelle, comme les téléphones, ou l'Internet, ou les iPads, ou des trucs comme ça. Et en particulier dans les jours du séminaire. Le temps est bel, mais il doit profiter et s'occuper de son temps. Et l'imam al-Bukhari, Rahimahullah, on lui a posé la question à propos de sa, de sa mémorisation, et il a dit, on lui a posé la question, comment as-tu mémorisé? Il a dit, je ne connais rien de plus bénéfique pour la, la pour la mémorisation que la, la motivation, l'amour très fort de la personne et il y en aller de de regarder continuellement dans la science hein, de toujours regarder continuellement dans la science donc la, la motivation l'amour la, la, une, une motivation et un amour pour la science est de constamment regarder dans la science ça c'est ce qui aide à la mémorisation hein, donc d de, donc celui qui et perpétuel dans sa quête de la science... et qui, qui fait ça avec beaucoup de motivation... il va avoir la mémorisation... mais celui qui néglige... Hein, et qui se préoccupe... et qui se distrait par toutes sortes d'autres choses... Yani celui-là... Yani il va perdre sa mémorisation... il va perdre quest ce qu'il a mémorisé... Mohamed ibn Qasim a dit... Une, le, une lettre que tu mémorises... Yani la lettre que tu mémorises dans ton cœur... C'est plus, plus bénéfique pour toi que mille hadiths dans ton cahier. Donc, une lettre que tu apprends dans ton cœur, c'est plus bénéfique pour toi que mille hadiths que tu mémorises dans ton cahier. Donc, la mémorisation, c'est très important. Parce que la, la, la, la, qu'est-ce que tu as dans ta mémoire, ça reste pour mes frères. c'est quelque chose qui reste avec toi dans toute ta vie. Et c'est pour ça, mes frères. Hein, ce temps, et le fait d'assister à ce genre de séminaire, et on est dans, dans l'âge de, de, la, de la quête de la science lorsqu'on est jeune, c'est quelque chose qui fait que notre science, elle va rester plus fermement, hein, elle va rester plus fermement dans notre mémoire, et elle va rester. Plus fermement dans ta vie également, elle va te profiter et tu vas te souvenir des différentes questions et des différents sujets de la science, yani à chaque instant. Et donc euh, la trace de cette science là, elle va rester. L'imam Ahmed, il fait partie des imams, yani qui qui qui est connu, yani et euh, il est célèbre pour sa mémorisation également on a mentionné à son sujet qu'il mémorisait plus qu'un euh, million de hadiths hadiths comme cela a été rapporté de lui rahimahullah et donc il faut s'accrocher donner de l'importance à la science le Taliban -il, il doit faire ça et se préoccuper également du livre d'Allah Et avoir un temps spécifique pour yani, la mémorisation. Et pour euh, la, la revision aussi. Il faut, reviser, il faut toujours reviser les livres de science. Il ne faut pas négliger les livres, le livre d'Allah et les, les livres de science. Le moush'af. Yani, il faut qu'il regarde toujours dans le mus'haf et ainsi de suite. Et aussi il doit euh, mémoriser les textes de base des, des textes de science comme on appelle les moutounes hein, les mat, le pluriel de matins c'est les moutounes dans chaque science il y a un matins des textes de base qu'on doit mémoriser pour euh, pouvoir apprendre et, mém, et maîtriser les différentes sciences de l'islam et, on a, dit ce, et celui, on a dit celui qui a mémorisé les moutounes Il cerne les, euh, différents, les différents domaines des sciences. al-Funun. cest C'est-à-dire, celui qui euh, mémorise les moutons, eh bien, il arrive à connaître et à cerner les différentes sciences et les différents domaines de la science. N'aam ensuite également euh, avec la mémorisation il faut aussi euh, y accompagner les ulamas et rester en leur compagnie et être présent avec eux hein? il y en a qui euh, parfois ils viennent et disent pas besoin d'assister avec les chouyou ou de rester avec les ulama y ou de rester avec les ulamas et de participer avec ces séminaires c'est suffisant de lire les livres Hein, il y en a qui pensent de cette façon-là. La il dit non. Les ulama y'en que Allah leur donne le succès et les que Allah les les les, les mette sur la droite eux. Les ulama ils mémorisent mieux que toi la science. Hein? Et et ils comprennent mieux que toi les terminologies qui sont employées dans ces livres. Oh mon frère ils comprennent les terminologies et également ils connaissent mieux que toi les, les, les erreurs de, de frappe, les erreurs, les erreurs d'imprimerie euh, qui sont présents dans les livres, les fautes d'orthographe et des choses de ce genre. Et ils connaissent mieux que toi également qu'est-ce qui a été abrogé, qu'est-ce qui est abrogeant euh, et ils connaissent, les, ils connaissent les erreurs et les falsifications qui se sont produites. Yani, les shubuhat, les ambiguïtés qui existent, donc les, toutes les, les opinions euh, singulières, hein, ils les connaissent, donc les ulama connaissent ça, et donc le talib ilm, il doit s'asseoir avec les ulama pour ces raisons-là, yani. et ensuite, le talib ilm, il doit absolument reviser, faire de la revision et de l'étude, dans ces moments de temps libre, il en a quand il est à la maison, il revise les sciences, il revient sur les sciences, comme par exemple s'il a étudié un, un sujet aujourd'hui, eh bien il rentre à la maison et euh, il revise, il revise qu'est-ce qu'il a appris, et il regarde qu'est-ce que les hommes de science ont dit sur les différents sujets qu'il a étudiés, et il mémorise et il revise avec ses amis, Avec ses, ses compagnons, y et il s'assoit et revise avec eux, pour que sa science soit plus raffermie et plus, plus solide en lui-même. Puis, les choses qui sont compliquées pour lui, ou les choses qu'il a de la difficulté à comprendre, il retourne au lama et au machère, et il pose la question, il demande les, il demande les détails dans le séminaire à propos... De ces questions-là et des problèmes qu'il a eu dans ces problèmes, dans ces questions-là. Ensuite, s'il a du temps, s'il a du temps, en plus, il peut euh, lire par la suite des livres un peu plus approfondis qui rentrent plus dans les détails par la suite. Mais, mais à, avant de rentrer dans ces livres qui sont plus détaillés et plus approfondis, il, re, il retourne aux hommes de science pour leur demander avant. Hein? Et il, il va progressivement dans sa lecture, hein? il va progressivement, c'est-à-dire graduellement et progressivement. Donc, le matin qu'il a appris, enfin, le texte a, de base qu'il a appris, il y a un char avec ce texte-là. Donc, le sharh le c'est l'explication de ce matin donc il va euh, passer à, au charh puis après il va aller dans les mutawalats, cest à les livres qui sont plus euh, élaborés plus détaillés, qui expliquent plus en profondeur et plus en détail par la suite hein? dans l'aqidah, dans le fiqh dans le hadith, dans le mustalah et dans les autres sciences donc il ne rentre pas dans les livres approfondis sans demander aux savants à propos de ces livres-là. Également, un autre sujet Yannis, que le Cheikh veut noter euh, à propos Yannis, de qu ce qui est important pour le Talibin, il dit, il dit, euh, il dit, je veux pas Yannis, trop euh, m'attarder dans ce genre de sujet, mais c'est très important, il dit, de s'écarter des péchés et des péchés qu'on fait en privé ou lorsqu'on est seul, de s'écarter des péchés et des désobéissances d'Allah subhanahu Ibn Mas'ud, il dit, yani, je, je, je considère ou je pense que l'homme il perd sa science, je vois que l'homme perd sa science à cause des péchés qu'il fait à cause d'un péché il oublie toute la science qu'il a également, qu'est-ce qui est obligatoire pour le talib ilm celui qui appelle à Allah il doit s'écarter de vouloir débattre avec les savants il y, en a, il y en a les débats et les argumentations il y en a avec les ulama ça c'est pas correct il dit, qu'est-ce qui est exigé de nous, c'est de poser les questions aux hommes de science. Allah dit demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. mais de vouloir débattre, de vouloir argumenter, euh, yani avec les ulama, pour discuter avec eux ou argumenter avec eux, ça c'est pas permis. Il, il, il dit euh, Il a dit, Luqman, il a dit, ne débat pas avec les ulamas, parce que tu vas perdre leur respect, tu vas perdre leur respect et tu vas être dénigré par eux et ils vont te repousser, ils vont te refuser et ils ne, ne, ne débat pas et ne t'assois pas avec les ignorants et les faibles d'esprit parce qu'ils vont t'insulter. Donc faites attention. À, faites attention à, cette, à, ce, à ce chemin ou à cette, cette issue, ou cette porte par laquelle cette erreur-là peut rentrer chez certains t -t la il y en a qui veulent comme ils disent, ils veulent analyser la question ou euh, étudier la question hein, et ils rentrent dans Cette, euh, avec cette intention-là ou bien avec cette idée-là. Non, je veux juste euh, étudier la question avec le Cher, je veux juste analyser la question avec le Cher et il rentre avec le Cher dans une argumentation et dans un débat sans respect hein, avec le Cher et sans compréhension et, et donc euh, il tombe dans cette, dans cette erreur-là. Le Cher il dit également euh, il faut que le Talib belle, il faut que le Talib belle, il a un qu'il ne fasse pas d'objet, il, il faut pas qu'il s'objecte à son à Cher son dans, dans la science il faut au lieu de ça il faut plutôt qu'il lui pose des questions pas commencer à vouloir s'obstiner avec son son Cher mais plutôt qu'il lui pose les questions dans le but d'apprendre et de comprendre. C'est-à-dire quand il pose sa question, il pose sa question dans le but d'apprendre, pas dans le but hein, de, de s'obstiner ou d'argumenter de, de, de, avec le cher. Hein, ça, ça fait partie des bonnes manières de toi les belles. Donc quand tu poses la question au cher, tu poses la question dans le but de profiter dans le but yani d'enlever de, de toi même l'ignorance que tu as en toi même et de clarifier la vérité. Mais ce n'est pas ni yani, le but de montrer au cher qu'il est ignorant ou de, le but de, de montrer au cher qu'il qu est dans l'erreur ou des choses comme ça. Et tu veux dénigrer le cher, il dit si tu agis de cette façon là, yani, ça c'est une des causes qui, qui vont faire en sorte que tu vas être privé de la science Yanni parce que Yanni tu as, tu as voulu argumenter avec le cher et c'était pas dans le but de, de, de, de savoir ou de connaître ou de, de noter quelque chose mais dans le but de Yanni de, de débattre et de t'objecter au cher et Il dit, le chef il dit un autre point qu'on voudrait noter aussi, et il dit ça c'est pas le problème, euh, ce problème là il n'est pas relié à, à cette conférence ou à ce séminaire là maintenant, mais c'est un sujet important, c'est l'obligation de prendre la science des ulamas qui sont considérés comme étant des ulamas et de faire attention de ne pas prendre des ulamas de l'habida. Hein, des gens de l'égain et des gens de la passion et il dit donc ça, on donne ça, ce conseil-là à tous nos frères et on leur dit faites attention parce qu'il n'y a pas un talib ilm hein, il n'y a pas un talib ilm de qui on a vu apparaître des, des, des, des déviations ou des opinions singulières excepté qu'il y en a qu ce qu'on appelle des chouzouz, le pluriel de chaz c'est à dire des opinions singulières cest à dire des opinions qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, reconnues C'est-à-dire que ce sont des opinions qui existent dans des, dans, de la part de certaines personnes Ou certains olamas Ou des, des opinions qui existent dans certains livres parfois qui sont mentionnés Mais qui ne sont pas les opinions reconnues hein, par les hommes de science Et ce ne sont pas les opinions les plus, euh, les plus célèbres ou les plus connues Donc, il y en a qui aiment les, les, positions singulières comme ça, ou les opinions singulières, ils courent derrière ce genre de choses-là pour faire des débats avec les gens, ou pour se distinguer des autres, pour montrer que eux, ils ont, par exemple, des détails sur des questions que d'autres ont pas, et pour se faire remarquer. Donc, faites attention, Yanni, le cher, il dit, si vous allez vers des, des, si vous voyez des gens qui tombent dans, Des, ce genre de, de déviation, ce genre de, de singularité, eh bien c'est, comme il dit, si c'est à cause des gens de qui il a pris la science parmi ses chouyouch, et s'il a pris donc des hommes de science parmi euh, ceux qui sont des, des, des qu'il considère être des hommes de science, mais que ce sont des gens de bid'a, eh bien c'est ça le résultat par la suite. Donc euh, le chien dit à Sahibou. C'est-à-dire la personne qui, que tu prends comme compagnon, et bien elle t'enlève, c'est elle qui t'amène. Donc, euh, si, si c'est une personne qui est sur une bid'a elle t'amène vers, vers la bidale. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Donc, tu prends la science, des hommes de science qui sont reconnus et que les gens ont témoigné de leur science. Parmi ceux qui sont fermement enracinés dans la science, les hommes de science qui sont fiables, qui sont des fiqhats, qui sont des oudouls, hein, des gens honnêtes, qui ont une science qui est authentique, on ne connaît pas de leur part des singularités, on ne connaît pas de leur part qu'ils se détachent de la voie d'Ahl Sunnah al ni dans la croyance, ni dans les noms et les, dans les attributs ni dans le tawhid de l'adoration ni dans ar cest c'est-à-dire le tawhid de la souveraineté, dans la souveraineté ni dans leur méthodologie et dans leur, ni dans leur interaction avec les euh, responsables et les dirigeants hein, ils n'ont pas d'opinion parmi les opinions des Khawarij ou les mu'tazila ou des soufis. Hein. Ils n'ont pas les opinions parmi les opinions des gens de Kalam, des philosophes, hein. des gens qui... Donc il faut prendre la science de ceux parmi ces savants-là qui sont sur cette voie-là et qui suivent la voie de sunna et qui s'éloignent des choubouhats des, des, des, des, des, des choses qui ont rapport avec la Bédara. Et il dit, faites attention également, mes frères, de ceux qui, hein, comme le Jéhidi yatachayachoun, c'est-à-dire qui veulent se faire passer pour des hein, et qui veulent euh, être regardés comme étant des chouyours, alors qu'ils ne sont pas des ulama, mais ils veulent se faire montrer comme étant des ulama, et ils veulent montrer qu'ils ont de la science et qu'ils sont des ulama, et en réalité, on n'a pas témoigné à leur sujet d'avoir euh, fait la recherche de la science yani, on n'a pas, pas témoigné non plus de, de, on n'a pas non plus témoigné à leur sujet yani, la, le suivi de, de l'exemple du prophète wa mais ils ont voulu euh, yani, se faire montrer hein, ils ont voulu se montrer et se faire passer pour des chouyours et des choses de ce Et montrer et paraître devant les gens, hein, pour avoir de la célébrité et de la popularité. Et pour euh, réunir les masses et des choses de ce genre. Donc faites attention, faites attention à ce genre de choses. Et à, il faut avertir le Talib belles de ce genre de choses. Euh, après le chef, il dit que l'imam Al-Bukhari, Rahimahullah, Yanni, il a dit, euh, posez la question à, au sujet de qui vous prenez, vous prenez la science. Yanni, cette science, c'est un asab. C'est-à-dire, cette science, elle a une généalogie. C'est comme si elle a une chienne. Si Donc, regardez de qui vous prenez votre science. <rire> Donc, euh, Yanni, c'est obligatoire de poser la question et de, de vérifier de qui tu prends la science. Yannick, celui avec qui tu t'assois, celui avec qui tu prends la science, tu dois poser des questions à son sujet euh, pour ne pas être éprouvé hein, dans ta religion. Tu vas être pris par, euh, éprouvé par des passions et des, malais, mal, des malaises parce que, Yannick, tu n'as pas pris des, des gens corrects et tu as pris des gens signe de, de, de la bédouine de l'école et aussi il est obligatoire pour le talib bhl et pour les étudiants et yani, de des universités aussi ils ont va mentionner une parole comme à ce sujet là de cher l'islam ben teimir signe yani, il ne doit pas parler dans un sujet yani, il ne doit pas parler d'un sujet sans qu'il ait un imam qui l'a précédé dans ce sujet-là. Il dit « À notre époque, on n'a pas eu d'épreuves ou de problèmes, excepté à, à cause des gens de cette catégorie-là qui parlent. » y Il regarde dans les livres, et quand il trouve une parole singulière, hein, de la part de, qui a été mentionnée des savants, mais qui n'est pas l'opinion la, la, euh, la plus correcte, la plus euh, bien reconnue parmi les hommes de science, Il, il la prennent, il la diffuse partout hein, et, et, et il se base sur cette position là pour se faire paraître, pour se montrer, hein, pour, pour, pour se distinguer des autres, hein, pour, être, pour être une vedette et pour que les gens l'écoutent. Il dit Faites attention. Yani, ne parlez pas d'une question excepté que vous ayez, vous ayez un imam dans ce sujet-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit yani, la personne yani, il faut, il, yani, il ne doit pas prendre dans un sujet une position excepté qu'elle a été précédée dans cette position-là par les ulama. Hein? Donc, mal, donc on voit ici chez l'Islam avec sa science avec son mérite et tout ça et malgré tout donc, il dit ce genre de parole là c'est pour nous faire comprendre l'importance de retourner au ulama et de ne pas euh, vouloir être y est, indépendant des ulama comme c'est le cas de certains donc le chef, il dit des fois on me présentait des sujets et on se tournait vers moi Hein? et je ne, je ne défendais pas une position et je ne prenais pas une position excepté si j'ai su que les hommes de science ont euh, pris cette position-là. Et l'imam Ahmed a dit la même chose. Prenez, prends garde de parler d'un sujet dans lequel tu n'as pas d'imam tu n'as pas un imam, c'est-à-dire tu n'as pas un guide, un savant qui t'a précédé dans cette position-là. Ça, c'est très important, surtout pour les musulmans, euh, je dis ça en même temps par rapport à ce que le chef explique ici, que c'est très important, surtout pour les musulmans en Occident, hein, parce qu'on a plein d'imams, de, euh, de, de mosquées ou de frères qui font de la dawa et qui euh, prennent les devants et en de la scène et qui et, et, et disent des choses sans que ce soit quelque chose qui. Qui, euh, a été dit par les ulama avant eux hein, ils s'avancent sans connaissance dans des choses comme ça et puis euh, par la suite ça amène des, des conséquences qui euh, amènent du regret par la suite à ceux qui les ont suivis dans ces choses là puisque ça crée plus de problèmes par la suite le shaykh il explique, il continue donc il dit faites attention à ça Donc il dit faites attention de prendre des positions et aller dans et tu te bats sur des, des, des choses dans lesquelles tu contredis le prophète sallallahu sallam et les, les paroles tu contredis la parole des sahaba Et à, à notre époque, il y a certains euh, on leur dit les sahaba sont tous d'accord sur quelque chose et puis après tu le vois contredire le consensus des sahaba Et ça, ça fait, par, ça fait partie des malheurs qu'on a à notre époque. Hein. Ça fait partie des, des, des tribulations et des, des, des fétans qui se sont produits aussi. Puis tu vois par la suite des gens qui, hein, qui font l'éloge de cette personne qui contredit euh, le consensus des, des, des Sahaba et qui euh, se réfère à lui et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'égarement, de l'égarement pour les serviteurs d'Allah. Également, et il dit, vous savez également que les ulama dans, dans ce pays, hein, que ce sont des ulama qui sont sur la sunna. Et ils ont pris cette science, Ils ont pris cette science d'une chaîne en or. C'est comme si, comment je pourrais dire, c'est les, les maillons d'une chaîne dorée. Hein, donc les, les ulama ils ont tous pris la, la science d'un, de, de génération en génération, d'un, de l'autre, et ça forme une chaîne hein, qui, se, qui se rattache jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on les réunit, Ces maillons de cette chaîne, ils nous amènent juste prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si tu vois des gens qui viennent et puis qui se détachent de leurs paroles et qui euh, amènent des positions singulières et qui se détachent de leurs. Euh, qui se détachent des choses sur lesquelles ils sont d'accord dans les questions de fiqh ou dans les questions des nawazil, c'est-à-dire des, des, des situations de de de, de c'est les situations qui se produisent qui sont euh, qui ont rapport avec la, la les les conditions ou les problèmes qui touchent à la oumma en entier comme les grands malheurs les les grandes les grandes questions qui ont rapport avec la paix qui ont rapport avec la guerre qui ont rapport avec les les malheurs les désastres ou bien toute autre grande situation comme ça et eh bien euh a y il ne faut pas se détacher des grands ulama dans ces questions-là et prendre des positions singulières dans ces questions-là en particulier parce que ça, ça ramène encore plus de la fitna donc tu vois, il y a des gens qui euh, se détachent de la position des ulama dans ces questions-là et qui euh, diffament les ulama par la suite l'Imam Ahmad, il dit si tu vois l'homme qui diffame euh, Il y, en a, il y en a si tu vois l'homme qui, qui dit femme Hamad, hein, un d'entre les salaf, alors il y en a, euh, il y en a, alors dans ce cas-là accuse-le dans son islam parce que il, il y en a, il était dur avec les moutadia. Si tu vois que donc l'Imam dit, si tu vois quelqu'un qui dit femme Hamad, alors sache que celui-là il, y il y a un problème dans sa religion, dans son islam. Parce que Hamad était dur envers les gens de C'est-à-dire que s'il a un problème avec lui, c'est à cause qu'il a une bid'a en lui-même. Donc, fais attention à cette personne-là. Et c'est la même chose pour les, les ulamas à notre époque. Parmi les ulamas qui sont... Donc, donc le cheikh il dit, ceux qui, par exemple, diffament nos ulamas maintenant parmi les ulamas de la sunna à notre époque, eh bien, il les y diffament uniquement à cause de leur bonne relation à cause des bonnes relations qu'ils ont avec les responsables et les dirigeants, et parce qu'ils rencontrent les dirigeants musulmans pour défendre et pour donner la victoire au tawhid et à, à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal. Donc ça, c'est très important. Et également, ô oh mes frères, je vous donne comme conseil aussi également à cet endroit, Et c'est de, de, de ne pas dénigrer les ulamas et de ne pas dénigrer les étudiants en sciences. Certains les dénigrent. Abdullah ibn al-Mubarak disait, c'est un devoir pour l'homme intelligent de ne pas dénigrer trois types de personnes. Les ulamas, les dirigeants et les frères, c'est-à-dire les musulmans hein, en général hein, et ses amis, il dit celui qui dénigre les ulama perd son au-delà. Celui qui dénigre les, les dirigeants, il perd sa dunya, Et celui qui euh, dénigre les frères, il perd ses mœurs, il perd ses bonnes mœurs. Donc, quelqu'un doit être donc doit être sur ses gardes et préserver sa langue. Hein, tu ne dois pas commencer à critiquer l'ulama tu dis, oh, lui il est faible lui il a ci, lui il a ça donc ce sont, des ulama, ce sont des ulama des nobles ulama et des ulama de la sunna donc ça, ça fait partie de l'égarement ou bien ils diffusent ou ils propagent parmi les étudiants des choses qui vont faire de la division ou bien qui vont faire de la fitna Donc, ça donc si c'est des questions de science, s'ils si diffusaient cette question qui a rapport avec la science parmi les ulama, ce serait une cause de, du rapprochement et de leur étude de, de ces questions-là et de, de la religion. Mais, mais si elle est présentée parmi ceux qui ne connaissent pas la science, eh bien ça va être une cause de division pour eux et ainsi de suite donc faites attention de ce genre de chose, à ce genre de choses et c'est pour ça que les hommes de science ils mettaient beaucoup d'importance sur euh, le danger sur le danger de faire de la médisance contre les ulama hein. comme Ibn Hassan Kirill disait la, la chair des ulama elle est empoisonnée Si tu parles contre eux et que tu manges leur chair hein, derrière, leur, derrière en leur absence, eh bien tu risques de t'empoisonner. Et Yani également, Allah subhanahu wa va euh, également détruire le, le, le, le voile qui recouvre euh, Yani, la personne qui euh, yani, porte atteinte à, à leur honneur et ainsi de suite donc faites attention à ça donc il dit c'est très long de parler de tous ces détails là et j'ai voulu résumer pour ne pas parler trop longtemps ou pas pas, pas pas prendre trop de temps il dit on laisse la parole à notre cher et à notre père yannick le cher zaid Yanni, et il pourrait avoir quelques commentaires et quelques Orientations et conseils à, ce, à cela. Et donc, j'ai uniquement voulu donner une introduction devant notre cher Yanné pour justement qu'il nous donne ses conseils et ses orientations. Et on demande à Allah de nous donner le succès dans son obéissance et de nous écarter de sa désobéissance et paix et salut sur notre prophète et sur ses proches. et sur également ses compagnons, sur tous ses compagnons, Wallahu'a'lam. Donc maintenant, ça c'est la fin de l'intervention du Cheikh Azam al l'élève de Cheikh Zaid, et maintenant euh, il y a le Cheikh Zaid qui va parler. Donc le Cheikh, il se prépare pour commencer son intervention, inshallah il, il, euh, il s'assoit. Donc, donc, le cheikh il dit, vous avez beaucoup de biens. inshallah Donc, il dit, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Oh Allah, envoie ton salut et ta paix sur le prophète Mohammed, sur sa famille sur ses, et sur tous ses compagnons. Et ensuite... Je vous félicite tous pour ce que vous avez entendu de cette exhortation qui est établie sur l'épreuve du Coran et de la Sunna et la compréhension des ulamas de la Sunna. Votre frère Allah a fait donc cette euh, parole, lui qui aime les ulama et les duat et les toulabes Cheikh Azam Chouaï'ir, qu'Allah lui donne le succès ainsi qu'à parmi, mêmes y parmi ceux qui sont reliés au mystère des choses, des affaires religieuses et de la darwa et de l'orientation. Donc, Allah vous récompense, récompense tous et qu'Il écrive votre récompense dans cette assistance qui réjouit les cœurs des croyants et les âmes des croyants et qui cause l'amour pour la science et les ulama et ceux qui, en, qui apprennent parce qu'ils sont tous sur la guidance et dans le bien. Et dans la recherche de l'orientation et de la guidance de la part d'Allah ta'ala. Et je remercie en particulier après le remerciement d'Allah les, les deux délégués de, des affaires du ministère des Affaires religieuses qui ont participé dans cette assemblée et, et dans, cette, dans, ce, dans ce rassemblement, on demande et on espère qu'Allah va mettre en ce, en ce rassemblement euh, sa bénédiction. Et on, on, est, on souhaite d'Allah qu'il le bénisse, qu'il bénisse ce rassemblement cher Azam et cher Saad, ils ont laissé de côté beaucoup de leur travail et ils sont tous les deux venus pour participer et collaborer pour propager la science et accueillir les étudiants qui sont venus. Il y a qui sont venus dans, cette, dans ce séminaire ils ont, ils ont entendu parler, dont ils ont entendu parler par amour pour la science et par amour pour les hommes de science, et par euh, et une générosité de leur part pour eux et pour ceux qui ont installé ou… Euh, y a une Il y en a qui ont organisé cette, cette, ce séminaire hein, parmi les délégués de, du, du bureau, du ministère, des affaires religieuses, que Allah leur donne le succès. Et ils sont tous les deux des personnes sérieuses et motivées Il qui euh, qui organise des activités hein pour euh, y a une, faire des, des des activités pour y a une, motiver les gens dans la science et dans la dawa et ainsi de suite c'est Allah qui c'est on demande à Allah de les récompenser pour ça et ce sont des gens qui sont euh, qui qui ce sont des gens des gens qui sont fiables et qui ont la confiance des responsables et des et, y a des gens Il y en a des gens du ministère et du ministère, de la branche du ministère. Donc, Alhamdulillah Azza pour cela. Et vous avez entendu la parole ou le hadith sur le mérite de la science et des ulama, Il y en a, ils ne peuvent pas être des hommes de science avant d'avoir été des étudiants de sciences avec sérieux, c'est-à-dire qui ont étudié de façon sérieuse et avec motivation, et euh, Yanni, et qui ont, qui ont gardé le, toujours le contact avec la science. Yanni, il n'y a pas de, de fin à cette quête de la science jusqu'à la mort. Plus qu'une personne, un musulman ou une musulmane essaie d'augmenter la portion de science qu'elle possède, et, et bien c'est à ce moment-là, plus qu'il qu apprend, plus qu'il ressent son besoin d'apprendre. Subhanallah Et, et mes frères, vous êtes tous venus dans le but de chercher la science. Je vous promets, je vous promets, par la permission d'Allah, que vous allez obtenir ce pour quoi vous êtes venus. Il y en a des différentes, euh, des différentes euh, sciences, Et des différents domaines de sciences qui, sont, euh, qui vont être euh, présentés dans le fiqh de l'islam, dans le tafsir du Coran, dans la science du hadith et de la langue arabe, et d'autres également, de ce que le talib a besoin. Pour obtenir ce qu'il a besoin comme provision dans cette dunya. Parce que Allah subhanahu il qui il a créé, il a créé le, le, le, monde et les djinns et les êtres humains pour l'adoration. Il ne les a pas abandonnés à leur fétra Et il ne les a pas non plus abandonnés à leurs efforts personnels pour l'adorer. Mais, il a révélé des livres et envoyé des messagers comme annonciateurs et avertisseurs et enseignants pour faire comprendre aux gens il y a pour la, il y a la sagesse pour laquelle ils ont été créés et les actions par lesquelles ils vont pouvoir Satisfaire leur Créateur et qui sera une cause dans l'entrée du paradis que Allah a préparé pour les gens qui font les bonnes œuvres et qui, les font, qui font les bonnes œuvres. Tout ça, ce n'est pas possible à quelqu'un de l'obtenir, excepté. S'il si il, s'approvisionne de sciences bénéfiques. Il y en a de ce que Allah a envoyé à son messager. Hein, parce que c'est eux qui euh, ont transmis cette science aux serviteurs d'Allah. <coughs> il y en a parmi les différentes euh, manifestations de, de bien pour cette Ummah. Yannis, qui a été la dernière de toutes les nations, comme c'est mentionné dans le hadith authentique? Yannis, vous, vous valez 70 ummahs, vous voyez, vous valez 70 nations. Vous êtes la plus noble et la meilleure de toutes. Vous auprès d'Allah. Et parmi les, parmi les éléments qui montrent le bien de cette Ummah, Allah wa a fait descendre sur eux le plus grand livre. Et leur a envoyé le meilleur messager. Et Allah subhanahu wa s'est chargé de, de préserver ce qu'il a révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne n'est capable parmi les diables, hommes et djinns de le, de, le, de le falsifier ou de le changer ou de, de, de, le, de, de faire quoi que ce soit. Hein. Parce que Allah dit nous avons fait descendre le rappel, le zikr et nous nous sommes ceux qui allons le et nous allons le préserver. Nous allons le préserver. Nous avons fait descendre le zikr et nous allons le garder ou le préserver. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lachafizun Et le, le, le terme dhikr, c'est un terme qui comprend tout ce que Allah a révélé au messager Sallallahu alayhi wa sallam Donc Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici c'est que l'adoration pour laquelle ils ont été créés, il la, la voie pour arriver à faire en sorte qu'elle soit acceptée, hein? La, la, la manière ou la, le chemin ou la voie pour que Allah accepte cette adoration-là. Et de faire en sorte qu'elle qu qu sera authentique et qu'elle sera bonne, c'est yani, yani, d'obtenir la science. Yani, yani, C'est la science qui va faire que cette, cette adoration sera acceptée. Le savant n'est pas comme l'ignorant. Les, les ulamas sont ceux que Allah a préférés. Et il a mentionné les éloges à leur sujet. Comme il dit, Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a que les savants qui craignent réellement Allah. Inna ma Allah min Et à notre époque, et surtout dans ce pays, il y a beaucoup de moyens. Les moyens ont été facilités. Les moyens de la science et d'obtenir la science ont été facilités. Parce que notre, notre pays. Il y a qui est bien guidé il a été euh, guidé à ouvrir des écoles partout. Yanni. Donc, cet, cet état bien guidé, elle a Yanni ouvert des écoles en commençant du primaire jusqu'aux études supérieures pour les hommes et pour les femmes. Et pour tout le monde. Chacun trouve ce qu'il recherche. Il n'y en a personne, il y a, il y a le, la science que personne ne peut être excusé de l'ignorer. Ça c'est fardain. Qu'est-ce qui a rapport à connaître Allah dans sa personne, y dans, ses, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions, hein, dans son tawhid ou qu'est-ce qui a rapport avec les degrés de la religion l'islam, la foi l'hassan connaître le halal et le haram ça c'est des fondements personne n'est excusé de les ignorer et de, les, de commencer par ça et de les réaliser pour celui qui apprend c'est obligatoire pour l'enseignant et l'étudiant de commencer par ces fondements là Donc Alhamdulillah ce séminaire tourne autour de ces fondements là. Et on a choisi pour, pour ces, pour ces sujets-là des hommes de science, des gens de, de, de des gens qui ont une aqida authentique, une compréhension bonne et qui cherchent la récompense d'Allah uniquement, et les séminaires par la grâce d'Allah, y le ministère des affaires religieuses s'en y occupe et aime entendre que partout on, a, on établit des séminaires scientifiques où les hommes et les femmes peuvent apprendre et profiter. Et il dit, vous tous que, qui venez de, de différents endroits Vous avez fait bien dans votre désert D'obtenir de la science Profitez donc de, la, de, de votre temps Lorsque vous êtes assis Quand, quand il y a des cours Profitez des professeurs Et dans les temps libres Profitez de la revision des sciences euh, islamiques et de mémoriser le Coran et vous avez une bibliothèque à côté de la mosquée et elle contient ce qui est suffisant comme livre de sciences de la charia et de la langue arabe et de l'histoire et de la culture islamique et d'autres également parmi les livres Et on demande à Allah le succès et la droiture pour nous tous et pour les frères parmi les croyants et les croyantes. Et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alaihi sallam et sur sa famille et ses compagnons. Donc ça c'est la fin de l'intervention du cher euh, yani Zayid al-Madkhali, الله. Euh, Et euh, il reste une petite intervention, qui est l'intervention euh, du shér, euh, yani Ahmed Alou Shmad Khali. Donc on va, lire cette, on va euh, écouter son intervention, puis on va la traduire. Elle n'est pas longue, euh, elle dure euh, yani, mm -hmm. mm, moins qu'une qu dizaine de minutes, donc... Ça dure environ yani, euh, six minutes. Donc, on va l'écouter ensemble et on va la traduire. <coughs> Donc, le Cheikh, il dit. Avec, euh, il fait le khutbat al-haja, et il dit, ensuite, <coughs> je me rappelle à moi-même, ainsi qu'à mes frères, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui cherche un, euh, euh, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche de la science, Allah va lui faciliter un chemin, par celui-ci, vers le paradis. Et je leur rappelle également que la science, quand on la laisse de façon absolue, on parle de la science de la Sharia, de la religion. Tous les textes qui sont mentionnés au sujet du mérite de la science et des hommes de science parlent de la science, de la religion de la sharia et ce qui aide à la compréhension des textes comme les, euh, les sciences instruments en particulier la langue arabe et ses secrets et euh, Allah a réuni dans, cette, euh, dans ce séminaire qui est aimé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, aimez Allah djalla Et la cause de cet amour, de ce genre de séminaire, c'est la permanence, hein, qui, qui a duré pendant 19 ans. Et notre prophète sallallahu a dit, l'action la, la qui est le plus aimée d'Allah c'est celle qui est perpétuée c'est-à-dire celle qu'on fait continuellement même si c'est peu et les, les projets scientifiques qui sont établis dans plusieurs pays mais elles manquent la perpétuité, le fait de la permanence. Et Allah il nous a donné dans cette région et dans ce bureau, et, et Allah nous a donné le fait que cette action soit aimée de lui, puisqu'elle est perpétuelle. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il faisait une action, il la faisait continuellement. Et c'est pour ça que je remercie mon cher, cher Zayd, qui, il y, a, il y en a dont je n'oublie pas le mérite après, le, après Allah, depuis que depuis que j'ai commencé l'étude dans l'Institut, Il y depuis que Allah m'a permis de m'asseoir avec lui pendant des années, et vous, mes fils et mes frères, la science qui, sachez que la science qui est mémorisée, c'est celle qui n'est pas suivie d'examen. Et ces séminaires, il n'y a pas d'examen, d'échec de, ou de réussite, mais c'est uniquement un moyen Il y, comment, il y en a pour savoir comment le, le talib ilm doit profiter des livres il y en a celui qui veut apprendre la science il faut qu'il s'assoie avec les hommes de science ou avec les talib -il ilm pour connaître les terminologies qui sont dans les livres et comment faire sortir les règles et comment trouver la position qui est plus proche de la vérité et d'autres parmi les choses également qui sont connues et on m'a dit également certains, certains parmi ceux qui ont étudié avec le Cheikh Hafiz al-Hakami que lorsque le, les, les différents degrés d'études de 16 ans Le, le programme d'études a été déterminé comme étant un programme d'études d'une durée de 16 ans. Donc, lorsque ça, ça a été établi, euh, à l'époque du chef Hafiz, euh, on, on lui a dit, certains élèves ont dit au chef Hafiz celui qui reste pendant 16 ans, euh, pendant 16 ans et, et, euh, à l'école, Il sort un savant Et le Cheikh a dit Rahimahullah Non, il, il a dit En fait, non, il sort Et il est capable d'apprendre C'est-à-dire, il sort De ses 16 ans d'études Avec la capacité d'apprendre Il ne sort pas un savant Mais il a la capacité d'apprendre Donc, c'est ainsi qu'on sait Que Il y en a cette région. Allah lui a donné ce genre de séminaire. Il y en a depuis plus que 70 ans. Lorsque le Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarawi est venu, il y en a le 20 du mois de Safar de l'an 1358 et il s'est établi à Samita. Et il a établi l'école. il a réalisé la meilleure méthode pour chercher la science. Il rassemblait ses étudiants et il a une méthode d'enseigner du fiqh et du hadith. Yannis, tu la trouves peu. Yannis, tu ne peux, peux pas la trouver partout. Euh, et je vous la décris. Lorsqu'il voulait donner un cours Sur la salade à ses élèves, il ramenait les six, les six livres mères Al Bukhari, Muslim, Al Kathe Sunan, Al Nasai, et Tirmidhi, et Abu Ibn Il ramenait également les livres de fiqh dans les questions de fiqh comme à Durar al Sunnah et ensuite il leur ordonnait de parler. Donc, Il disait par exemple sur une question, euh, qu'est-ce que Al-Bukhari a, a rapporté sur cette question. Et là, les, un élève parmi les élèves yani disait, lisait, yani après dit qu'est-ce que Mousslem a dit, qu'est-ce que An-Nasa'i a rapporté, et qu'est-ce que Abu Daoud et qu'est-ce que uh, Ibn Maja, et qu'est-ce que At-Tirmidhi ont rapporté et ils sortaient avec un ensemble de sciences hein? et ils avaient avec eux yani avec la compréhension yani que, yani ils avaient avec eux des hommes de science à qui Allah avait donné la compréhension de la religion comme Al-Hafiz Al-Hakami et, et, et le Cher Abdullah Al-Qar'a oui, son Cher. Donc, nous avons fait revivre ce, cet, ce travail, ce bon travail, qui, vont, qui va nous donner l'aptitude de profiter des livres de science. Et je demande à Allah Azzawajal d'écrire la récompense et la rétribution à celui qui a fait établi, établir ce, ce séminaire, c'est le Cher. Ahmed al-Najmi, Rahimahullah ta'ala, avec son élève, le Sheikh Zaid bin Muhammad al-Madkhali, Rahimahullah. I je demande à Allah de bénir ses efforts. Et je vous remercie de me donner cette occasion de, de donner ces paroles qui ont été débutées par les paroles du Cheikh euh, yani Azam Chouaïr et qui ont, été, qui ont été embellies par les paroles du Cheikh, Cheikh Zayd et paix et salut sur le prophète Mohammed et sur sa famille et ça c'est la conclusion donc de la conférence d'ouverture et d'introduction du séminaire de Samita. Donc, euh, étant donné le temps que ça a pris, juste pour traduire euh, la conférence d'introduction, euh, je pensais que j'allais pouvoir faire la première partie du Dars de la Harida des deux imams à Roisienne aujourd'hui. Toutefois, je vois avec le temps qu'on a pris pour faire... Euh, cette introduction, je pense que le mieux, c'est de mettre ça, de remettre ça à vendredi. Donc vendredi, on commencera la première partie et la deuxième partie. Et euh, inshallah, je pense que c'est mieux. Et on fera vendredi donc la première et la deuxième partie parce que c'est deux cours de 20 minutes, 10 minutes la lecture du texte et 10 minutes l'explication du cheikh. Donc, euh, ça fait en tout environ 40 minutes pour les deux, le premier cours et le deuxième cours. Et on trouvera peut-être un autre jour, comme par exemple, peut-être euh, lundi prochain pour faire le, le, le cours numéro 3, inshallah et pour le compléter. Donc, euh, on verra ça de cette façon-là, inshallah. Je remercie à tous les frères. Toutes les sœurs et tout le monde qui ont participé donc à écouter cette traduction de cette conférence d'introduction ou d'ouverture du séminaire de Samita, de l'imam Abdullah Al-Qarawi. Et on remercie donc les Machaykhs, parmi eux le Cheikh Ashwayir, le Cheikh Zayed Al-Madkhali et euh, le Cheikh Ahmed Alouch Madhali pour euh, ces points bénéfiques euh, qu'ils nous ont donnés et importants dans la quête de la science hein, qui sont fondamentales pour chaque personne parmi les musulmans qui euh, a l'intention d'acquérir la connaissance de l'islam donc c'était des, des rappels et des conseils yani, très importants euh, yani, pour les débutants comme pour ceux qui sont déjà avancés dans la science parce que c'est des choses fondamentales et donc on espère et on demande à Allah ta'ala qu'il nous aide à mettre en application et en pratique les conseils qu'on a appris aujourd'hui, qu'on a entendus aujourd'hui et qu'il nous mette la baraka dans ce qu'on a entendu pour qu'on puisse justement le mettre en application et en profiter. Et euh, ayant dit ça, donc, je vous laisse jusqu'à euh, vendredi, Inch'Allah, comme on avait dit, 21h, Inch'Allah, pour 21h30, on, on, on donnera le, le, les détails, il y a un vendredi, Inch'Allah, et euh, donc on va continuer vendredi avec l'introduction de l'explication de l'aqidah des deux imams, Abu Hatim al-Razi, i Abu Zur'a Ar-Razi avec le sharh de Sheikh Zayd Al-Madkhali et les commentaires qu'il a rajoutés à la suite. Barakallahu fikum wajazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.